بسم الله الرحمن الرحيم ما الله أخير باب أخذنا نعم لماذا الجعيرت النجوم من نسبة لنا الإنسان استذابها من هم الثلاثه الذين يذكروا في الحديث لا يدخلون الجنه قاتل راحين الذي يصدق السحر نعم مدمن الخمر كافر قرائه الجنه كيف கிர <laughs> نقول كما قال المصنف كما قال الفوزن في سؤاله الحديث حديث الوعيد ناخذه على ظاهره ناخذه على ظاهره نعم انا الذي يعني هي من الذي على الجمع الصالح جزء الذي يخرج عن العاده ويدخل في الجن لا لا لا ليش بخوف نعم طيب نواصل في في في الباب وهو باب ما جاء في ما جاء جاء ஜய நசி اي تراب السقيط تراب المطر والانواء جبنوا وتوكب بنت راس قوله المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون سوره الواقعة ايش تبغى صيغه repeat ان شاء الله اخو ما معنى تجعلون رزقكم يقول اي تجعلون شكر الله على ma arzaqakum ça veut dire que le le remerciement qui revient à Allah vous l'accordez autre que lui parce que vous attribuez aux trois que vous incriminez que vous تكذبون اي تنسبون رزق الله والمطر الى الانواء وهذا تكذيب منكم بان الرزق من الله comme comme كنا عنفا اي المطر ou attribuer la descente de la pluie à rastre et non pas à Allah. Si nous convenons cela, vous démontrez le fait que Allah vous accorde la pluie. On va dire ce qu'on dit lisan al-hal. On risque ce que dit lisan al-hal et lisan al-maqal. Lisan al-maqal c'est ce que je veux dire par ta bouche. par exemple tu vas dire ah qu'est-ce qu'on va dire kafir je crois pas mohammed je crois pas que le coran est de part d'allah avabe n'est pas le maqal wadji pascalong kerkka qui s'opposera au contenu du coran qui sera ce qui s'oppose à la religion de Mohammed alors ça va être bien le saint du محل أو بيسان الحال عفوا يعني par ses faits il n'aura pas dit mais ses faits amena dire qu'il aura démenti le Coran ne se dit pas pour sa bouche dira tes faits amena ce que tu dis que le Coran n'est pas la parole d'Allah pour que le Coran Mohammed sallallahu alayhi wasallam et ferme ce jihad Allah sallallahu alayhi wasallam batal cette expression là على بما كل الحال او بمقال ابي لسان المحاله افوان لسان الحال لسان المقال الطريقه التي يسير عليه نقطه ا ميم ستديرون كسي الله عز وجل كيف سننطئ بلسن الحال نصب هذا الى الانواء تكذب الله يكون في الشرح الاجمالي في هذه الايه يذم الله اولئك الذين ينكرون نعمه عليهم ومنها المطر الذي جاء به عايه البلاد والعباد نسبونه هاي للانواء التي لا تملك جلب النفع ولا دفع في الضرر فيقولون مطرنا بنو كذا يذم اي ريبرمونت سكي رنيت سي بيان فاي سورو اي كما سي بيان فاي لا طي هذه من من بال والنبات بالوحي نعم ஜில்லாம் ஜி li li siratash alam la revelation wa mikail ski asra forte corps visitation li et autre al fawaid an al khayr wa shar muqaddar min allah tamam al khayr wa shar bi al mal tous leva de allah wa jallu kiura destiné thaniyan an al matar min al risk la pluie Fait partie de la subsistance. Un risque qui a démêché. Il y a trop le suivi. Tout ce qui a été fait par l'humain. Tout ce qui a été fait par l'humain. Chose abstraite ou concrète. Le rythme, le risque. L'intelligence, c'est de risque. Un enfant, c'est de risque. L'argent, c'est de risque. La nourriture, c'est de risque. Le fahim, l'incompréhension, c'est de risque. Et tout ce qui a été fait par l'humain. C'est de risque. Allah, c'est de risque. ثالثا نسبه النعمه الى غير الله كفر بها لفات توزيع النعمه عطى الله سله تنين ان غراتيتو envers cette نعمه وصيتي بابي كذلك في هذا الشهر ان شاء الله يكون مناسبه الاعياد الباب حيث دلت الايه ولا كفر من نصب نعما لغير الله ومن عن نسبه المطر للانواء تقرير رابور دو versé avec ce, ce chapitre c'est pour démontrer la mécréance et le reniement de ceux qui auront attribué les bienfaits autres qu'Allah pas mieux ceux qui attribuent la pluie aux astres m'asabat el ayat el tawhid ayisou kazzabat el ayatou min au manasaba al ni'amila ghadillah minaha nisbat el matab illa anwa' ذلك الله الله في نعمه كل نزول من நிர்சி தொஹு soa bi shirik rububiyyah et on dit souvent que les gens ah, choses, ils ferrent na bi tawhid al rububiyyah lakinsa bi kulliyyah qad ya di chouz ya di bourj allaki il se gha rububiyyah ya sharuna chi chi illi ma yarju ila Allah illa ghayr Allah comme ça par exemple la pluie Et après, ça va venir le taqsim. Ceux qui disent que le salat vient directement des anois, et ceux qui disent que c'est Allah qui en a fait une cause. N'est-ce que le taqsim est le sable. Il dit, à Nabi Malik al-Ash'ari, radiraux عن eux, et ismouh Al-Haris, Ibn Al-Haris, Al-Sham, à la sahabie. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, 40 في امتي من امر الجاهليه لا تركونها او لا تركوه دهن الفخر بالاحساب والتعن في الانساب والاستقاب بالنجوم والنياحه وقال النايحه اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم نعم تقوم يوم قيامتي وعليها سراب او سربال من كثران او كثيران وتدير عن من جرب عراوي مسلم Donc il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam Quatre choses Elles ont parté des choses de la dja et l'iya Restons dans ma communauté Se vanter De ses ancêtres Diffammer les autres Pour leur généalogie La demande de puits Par les astres Et An-Niyaha c'est le fait de pleurer, de hurler lors d'une un, moussive, à la mort de quelqu'un ou un proche. Quand il qui crie, qu'il se frappe les joues, qu'il se déchire les vêtements. Et il a dit de la Nabi S.A.W. Celle qui fait cela, car en général c'est chez les femmes qui ont trouvé cela, c'est ne se reprend pas avant sa mort. Le Malaqiyama, elle se dévraille avec des vêtements de cuivre fondu. En effusion, en, en effusion on dit comme ça En fusion. En fusion. non apporté par muslim par donc cela démontre que c'est parmi les cabaires les grands péchés il y a quoi dans le châch de la kalimette 4 ans dans l'umati, 4 chisal il y a 4 faits dans ma communauté min umour el jahriya min chisal el jahriya wa afhaliha al-fakhar fil-ahsab donc c'est quoi le fakhar le fakhar c'est le fait de se vanter avant tardiz في الاحساب اتشرف بالآباء والتعاظم بيودي مناقبهم soit fadjusventé par sa ses ancêtres ses pères ses grands-pères et autres ou par soit par leur rang leur rang social ou par leurs actes par exemple que que son grand-père était un homme valeureux qui avait beaucoup de choses Lui, il se vante pas parce que ce qu'on peut y aller faire. Ce qu'on peut y aller faire, c'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Sauf si tu es comme lui. Sans quoi, ça ne se revient à rien. On a cru, au-delà de la Khalif, un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle a les Fatima, ou à la Safiya, sa tante, et Abbas, son oncle, les Quraysh, quand elle est là, on a une condamnée chez elle. Je ne peux rien faire pour vous contre Allah, c'est à vous de vous mettre droit pour cela. Votre lien par rapport à moi, vous apportera même plus que les autres. Sauf si vous êtes sur les stikrams. Donc si ton père était quelqu'un de biais ou ton grand-père ou autre te rapprocher à lui, il faudra agir comme lui, ça verra rien du tout. Qu'elle enfin, fait de faire cela min omour jahliya. Il y a pas de gens de biais, maintenant ça fait des gens de mal, mais pour qui ce leur mal qu'ils faisaient envers pour les gens. Non, il y a pas mon père c'était un, un un grand bah disait grand boquier. Mon père à moi, c'était un grand acteur. Mon père à moi سَتْتَيْمَثَلَنِ سَسْلَدَ الْحَرَمُ كَذَلِكُ مِنَا الْمَطَاعِنِ يَا كُولَ أَتَنْ فِي الْأَنْسَابِ أَيْرْ قَدَحْ فِي الْنَسَابَ الشَّخْسِ بِتَعِيرِهِ بِمَا فِي أَبَائِهِ مِنَا الْمَطَاعِنِ c'est le fait de critiquer quelqu'un pour le conseil justement des choses qui étaient présentes chez des proches à lui mais qui forcément ne concernaient pas Alors ah, tu pestes que tu fais du mal. C'est toi ton père, c'est un cazaïa caza. Ton grand-père c'est un cazaïa caza. Ouais, moi j'ai pas fait ça, bon. La salade. Ou alors les critiquer pour des choses bien, mais ils sont pas eux que des gens. Alors toi tu pestes que c'était juste un forgeron ton père. Tu vois. Toi ton père c'est juste un cordonnier. Tu as pas. toi tu pestes tu un pauvre. La salade. Le petit de te critiquer toi, critiquer quelqu'un pour les faits d'autres que lui. Par rapport à c'est الاستكاف بالنجوم <سؤال> نسبه السقي والمطر للنجوم والانواء على انها هي الموجوده <سؤال> للمطر او انها سبب لنزول المطر الموجد لذلك حقيقه <سؤال> هو الله سبحانه وتعالى الاستكاف <سؤال> بالنجوم سي ده فتمده لانصبه pluie le fait attribuer <سؤال> cela c'est la pluie descendue quoi, au poids attribué aux kawakib ou aux njoum soit tu dis que sont elles qui l'apportent elles-mêmes ou soit tu dis que c'est Allah Azza wa Jalla qui a fait de ces astres une cause donc le premier chic plus grand et le ثاني أصغر al-niha ay rafa'a as-sawt bi an-nudud ala al-mayt wa huwa ta'dad mahasilih donc al-niha c'est le fait de lever la voix lors de d'un décès par exemple en pleurant en criant tout en citant également ces bonnes actions que soit vrai ou pas ça veut pleurer dire c'était mon fils il était valeureux il était généreux il était courageux il a fait ceci il a fait cela en criant tu vois la seule qui l'ai fait ou pas ou même ce que les gens font sans pleurer sans crier mais comme il Caïber ils viennent lors de creo, dice, spoken, declare, sa mort ils disent مَاتَ الْيَوْمْ فُولَيْن وَوَوَا كَنَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا au moment où l'annonce sa mort on parle pas au moment où on fait cette tarjama par exemple sa biographie là au moment où l'annonce sa mort d'accord quand quelqu'un par exemple il fait l'annonce la janazade de فُولَيْن et après t'a dit il était un tel et un tel et un tel et un tel et un tel alors il y a trufi cazalik voilà m'é Mais en maul, les touristes, le bouc est plus. Et qu'il l'a fait ou pas. Et souvent les gens sont déjà sont payés pour ça. Les socialistes, tu les payes et viennent. Et ils sont là pour justement euh comment dirais-je Euh prendre les gens par les émotions et rajouter de cela. Avec des plans sournois. Pour la personne qui est morte, c'est un gros hamis, gros faji, fadir et eux ils font en sorte que les gens a euh, peur sur lui et le regrette. Ah, faire bien voir la personne auprès des gens. Ah, quand j'ai encore tout mon petit cœur sur lui là, c'est quand même bien en fait, 15h, 15h, 15h. En fait, non. Même si on est amillon à pleurer ce qui est quelqu'un de mal, ça te retrouve à Allah zawajel. Allah il a dit quoi par rapport au Koufa? Ma baqati al-samaa wa al-ard. naturel coup far je vu que ce type il a dit que même les sur la terre on peut pleurer sur. tellement c'est genre qui était mauvais. <coughs> et celui qui fait cela avant sa mort. et ainsi de ceux qui font cela, يعذب قبره ببكاء ناحية وناحيه. d'accord ceux qui font cela avant qu'il meure il dit vraiment il dit quand le jour du jugement on terre je veux que fasse telle et telle chose des gens le fond et bien les châtiés par cela quand tu as celui pour qui on le fait sans qu'il est demandé alors Allah m'a alichi sirbel afin tout comme yom al-qiyama ay tubhathu yom al-qiyama sans résister le jour des comptes cette naïha sirbel wa wahid as-salabil wa al-khamis wa al-thoub donc on fait ça en fait moi sirbel لا بيت ما كيغروف كيغروف طول corps قطران اي النحاس المذاب سيل الكفر فوندي ان فيزيون الشرح الاجمالي يحاول الاسلام قطع كل سلت من اعاده الجاهليه السوداء فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان اربع من خصال الجاهليه ستبقى في هذه الامه وذلك في معرض الذم والتهديد بها Donc l'Islam est venu pour couper tout lien avec les choses qui étaient dans la jahiliya, qui étaient mauvaises. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient informer que dans sa communauté, quelques choses de ces faits-là resteront. Il sera pour mettre en garde contre ces choses-là. Wa awwal wa hadir khisar al-secharruf bil-aba wal-ajdad bimma kad yu'a dit il al-takhadur an il amal batila il tika al-an al-amaj del awa'il Le premier, c'est le fait de se vanter par les pères et les grands-pères. Ce qui amène à quoi À délaisser les actes, car tu vas te dire comme mon, mon grand-père était des, des grands hommes, moi, je suis chaque grand-homme, alors. Donc, tu ne vas pas agir. Tu vas te baser là-dessus. Ou alors, tu vas faire du mal en disant que tu es préservé du fait que tu es le fils de un tel ou le petit-fils de un tel. Donc, tu vas pas me défendre. Le Fouza. Saniha. على قدر في الانساب تشرب لغير الامر الذي يؤدي الى تتبع عورات المسلمين وتشويه سمعتهم مما يجر الى مجتمعنا الاسلامي كثيرا من الفرقه والتنافر دو جيمس لو فيت لو كونترير دو ديفامي كلكا بور سو كسي بروشوا اكومبلي ام سي دي انستر سكي امين اكو ا شيرش دو لي بار دي جوز انتيم كي توتش او جون كات تي وا سي دي جوز كو que ça ne pas. Et que qu'il soit pas la personne non plus en elle-même. Et ça mène à quoi À faire souffrir les gens les uns des autres et à amener à division. Saw li suha tarab bisuqiya min an-nujum. C'est là que ce qui مترتب عليه من تعليق القلب, من تعليق القلب بغير الله والخضوع الى المخلوقات لا تملك نافا ولا ضره. Et puis c'est troisième, c'est d'attribuer des formes de pluie la demander par les astres ce qui amène à accrocher le cœur à la créature autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala al-qishash lan taqta'u okablun ni okamal rabi'a arafa sawt bi ta'dad wa hasn al-mayt an yaha mais en plus de cela il y a une objection à la destinée de Allah et l'émoi des peines et l'élargissement du cercle du soir al-ma'safan وز ذلك اكد النبي بذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم معنى مثل اد النايحه من الوعيد اذا لم تتبوا توبه قبل فوات اوانها دونك كان سي مفات ده هرلي دو كرير ان سيطون لي بيان فاز اكشن دو مور و cela amene a contester le qadar ce qui crie qui pleure comme ça c'est comme si tu es mécontent ce qui est arrivé il accepte pas Il y a des gens des fois quand leur proche il meurt, ils disent pourquoi Il était le mort, il méritait pas de mourir, il est parti trop tôt tout ça. Koulo a dit a quel batiila. Il méritait pas de dire qu'elle était un trésor vers lui. Pas trop tôt, c'est-à-dire tu sais quand est-ce qu'il devait mourir Il méritait pas de mourir. La salat. Ou comme ça. Et pourquoi On ne parle pas à la pourquoi. Il est mort, c'est tout. Ja ajlo. Et Dieu veut cela. Sa amen a augmenté la tristesse dans le cœur des proches et des fans. Non, ça ne va pas à un bien de faire cela. Et le Nabi sallam alayhi wa sallam, ce que j'ai de la sorte, ce n'est pas tauba avant sa mort. Le yaum al-qiyamah, il subira un grand châtiment pour cela. Al-khawaid, dam kull ma kana al-Jahiliyah ibn a'mal as-sayyi'ah. Pour lamer tout ce que faisait le Jahlia comme acte mauvais. ثانيا التحليم الفاخر بالأحساب والتعن في الأنساب والنياح على الميت qui l'interdit de se vanter par nos pères ou de diffamer les gens pour ce qu'on a commis leur proche elle نیاحة le fait de hurler sur le mort ثالثا تكفير ما نستسكا في النوجوم مو تاقيدا انها يأثير الفاعلاء للباطار أما رتكاد انها سبب نزوليه والفعل هو الله هو الكفر دون الكفر صلاه امن ايضا ان يرد مكران celui qui aura pour croyance que les nujum sont elles qui font descendre la pluie quand à celui qui croit que c'est Allah qui fait son appui qu'il n'a aucune cause alors cela sera du kofra asghar rabiya qabul touba قبل غرره الموت الى توبه اكتسبته عوضت عن طلاقوني ان هذا دليل ابن هذا قبل توبه قبل قرره الموت انا الشاهد هنا هذا يعني نايحه ايوه ده ننتقم بالموت احسنت اذا نايحه اذا توبه وموري Voilà gara gara c'est l'agonie. Quand tu es sur le point de mourir, c'est tu sais que tu es mourir. À ce moment-là, tu as bonne peur accepter. C'est pas que quelqu'un par exemple, il est sur le lit, le malade, le mort, on lui dit tu restes en vie, à vivre. Il treste. Est-ce que les gens disent ça c'est pas l'agonie ça. À la toi ça aura la peur d'accepter encore comme l'a fait le prophète صلى الله عليه وسلم avec son oncle. Mais l'agonie c'est au moment où vraiment tu es sur sur la mort et tu sais que tu vas mourir. Ah. À ce moment-là, c'est fini. خامسا اثبات موجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما اخبره الرسول المطلب يعقل اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث سرى سرى كما هو اعلن صار يثبت البحث والجزاء سلاموت لا جاكسيون و لا ريتريبيشن مناسبه الحديث الباب حيث الدلاله الحديث على تحديد استسقاء الانواء وحديث يبر مونتر لا تادكسيون دو كرا دمون دو بليب بار النزاست مناسبه التوحيد لِلْبَابِ تِيَنْ عَنْدَكِ مَا مُنْسَبَتَ الْتَوْحِدِ الْبَابِ چ'est quoi le lien avec الْتَوْحِدِ dans ce chapitre il faut que tu lises allez voir déduis-nous الْعَرَقَ est-ce que tu as compris du... ce qu'on a lu مَا چ'est quoi le lien avec الْتَوْحِدِ طَلَبْ مِنْ غَيْلِ اللَّهِ مَا وَمْ مِنْ خَصَيْسِ اللَّهِ الْاَتِكَادِ أنّ مَا حَدَثَ مِنْ غَيْلِ اللَّهِ مَعْنَوَى مِنْ اللَّهِ عَزَا وَجَالٍ نعم دمانده او تكيوه الله سكي يبقى الله صلى الله عليه وسلم لا صنع بذي يا خوش تنكير او تكيوه الله ألا في أي توحيد هذا ألا في أي نوع من توحيد ربوبيا يسيبت لكم عبودية اصل شفت انا قد الدوران pour ça. وانت كذا كوشى هذا. هذا اللي اكتشفوا العبوديه. محموده؟ طيب، احنا كيف ندعو عند نكمل الباقي ان شاء الله. سبنا كوي بحمدك لا اله الا انت استغفرت و توب إليك.